Justement, mon cœur, je vais te la présenter. C'est une amie d'enfance. Une amie d'enfance Non, <rire> mais tu me prends pour qui Je l'ai retenue dans tes bras, et puis c'est une amie d'enfance, vraiment. Ouais, oh, ouais, oh, ouais, mais justement, c'est parce que je suis rentrée dans la chambre, elle était à poil, et elle voulait se par la fenêtre. Du coup, je l'ai. C'est un peu moi qui l'ai sauvée. C'est ça, vraiment, t'es un héros. Yeah. Bien, tu l'as insultée. C'est sais pas. chaumes il y a de boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait, tu fais l'amour en deux pouces Gentil, ça va comme ça, mes amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurais donc plus à t'entendre. Entrez la nuit quand j'attends l'or Qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi à tu... vois. Bien. Je sais pas ce que j'ai, j'ai l'impression de perdre la tête, là. Je, je me sens fatigué, je vais rentrer à la maison. T'as envie d'entrer à la maison Oui. Ok.